dire qu'il y a quelques mois, je ne pouvais pas chanter en anglais. La volonté c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se passe La chanson n'est pas finie encore Oh non!